La déléguée de la Garde des Saux, elle nous a à notre demande donné quelques signes qui sont sans doute insuffisants. C'est d'abord le fait que cette DPS soit maintenant en régime normal. Et c'est aussi le transfert d'un détenu de Fleury-Mérogis à Mont-de-Marsan. C'est compliqué parce que il s'agit d'actions qui, sur le plan juridique, sont liées au terrorisme de l'ETA. À partir de ce moment-là, il y a de la part des juges... Complicatoada qui... de de de qui... et tarente. Hogeishmari mais le plus rapidement possible, les cas soient réglés et surtout les cas les plus criants. Orain arte desmarxak baikorki baloratzen ditu diputatuak eta gobernuaren naikeria jaipatzen du ere. Se’ parti pour, nous avons déjà des signes trop faiblekor, mais qui, qui montre la volonté de la garde des sceaux actuel d'aller jusqu'au bout. Egan diggunnez segejan hautesbergjutiko diputatua aenduaen beeraattzian Parisen izanenda.